Dans son pays s'élance, il danse le cirtaquis. Déjà, la joie qu'on lui tu sais pas vient, il nous dans les bras. Si tu veux. Courir, Soucis et tes tracas, si tu cherches ta jeunesse, viens danser avec Zorba, viens danser pour qu'on oublie que le jour se lèvera, le vent, dans vient hanches, d'apporter des notes qui flottent au ciel d'été déjà. Je sens que cet air-là Va soulever nos pas les jours sont courts pour les amants l'été va bientôt nous quitter il faut en profiter si tu